Unité 2, leçon 1, séquence 5. Où est le bureau 42 Excusez-moi, je cherche le bureau 42. Éric, le bureau 42, tu connais Qui est au bureau 42 Monsieur Adrien Dominique. Ah, monsieur Dominique Alors. C'est tout droit et au bout du couloir, tournez à gauche. Dans le couloir, c'est le deuxième bureau à droite. Tout droit, à gauche, deuxième bureau à droite. Bravo, c'est ça. Ok, merci. Vous allez au bureau 42 Non, je vais au 45. Le 45. Il est là Ah oui <rire> Merci.、Euh, alors, le 42, il n'est pas loin Oui, c'est ici. Au revoir. Au revoir